Sozialpundua, beti departamendoaren eskumen nagusitarik bat gelditzen bada ere, gizarte garapeneko eskumena hartu du Euskal Elkargoak. Alde batetik, lehen aukzarua, gazteria eta usasuna, Euskal Elkargoaren zerbitzuek zuzenki kudeatuko dituzte, bestetik, autonomia eta prekaritatearen zat, C.I.A.S. edo gizarte ekintzarako erriarteko zentro bat sohtuko da urtagilaren lehenian. Prezeski, autonomia kapituluan, bortizkerien biktimak diren emazteak kondutan hartuko dira, ala berbikote bortizkeria pairatzen duten emazte entzat, Frantziako estatuak Baionako Prokuradorari Ukatu Galdea bere gain hartu du Euskal Elkargoak, Jean Rene Etxegarai Euskal Elkargoko lehen dakaria. Donc le procureur de la République est bien placé pour dire l'importance du sujet et pour dire qu'il regrettait aussi que l'État ne soit pas au rendez-vous pour financer à hauteur de 11 000 euros par an un logement d'urgence. Et bien puisque l'État ne le fait pas, c'est la communauté qui le fera. Ce logement d'urgence, on a déjà une idée de celui qui pourrait être. On le mettra à disposition, bien évidemment. C'est également l'association Atrevea qui gère actuellement un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui est le foyer Les Mouettes. Autonomie et la précarité. Ce sont les personnes qui ont été décédés dans le centre Beria, un seul à l'hier de la région, et le centre de la Beria,